Je mon amour reviendra Voor toujours, il sera près de moi Il sera fort, bien plus fort qu'autrefois Mon amour, quand il me reviendra Tu seras le soleil de ma joie C'est vrai, je pourrais t'enlacer et t'offrir des millions de baisers. tout sera beau, bien plus beau qu'autrefois, car blotti, je serai dans tes bras. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu seras le soleil de ma joie. pourrons à jamais oublier la romance qui va nous bercer Tant au printemps les cloches vont sonner, les serments que l'on va prononcer. Oh oh oh oh oh oh tu seras le soleil de ma joie